micro On a souvent eu l'occasion de présenter à nos auditeurs les principes de la foi Bahá'í et notamment celui de l'unité de l'humanité et des paix universelles. Pourtant, quand on regarde autour de nous, Les conflits ne cessent pas. Est-ce que vous ne pensez pas alors que tout ce qu'enseigne la foi Barahi est une belle utopie Une utopie, oui. Chers Jean-Marie, chers auditeurs, bonjour. Euh, très souvent, c'est le, le reproche ou, ou ce que l'on entend lorsqu'on parle de la foi Baha'i. Nos, nos amis nous disent euh, « c'est très beau, c'est très beau ce que vous enseignez, mais c'est utopique. Le monde d'aujourd'hui n'est pas prêt à aller vers un tel chemin. » Alors, tout d'abord, il faut se demander ce que c'est qu'une utopie. Est-ce que c'est euh, est quelque chose qui est rêvé mais qui ne se réalise pas Peut-être qu'on peut le prendre comme ça, mais pourtant nous sommes euh, entrés depuis la fin du 20e siècle dans une ère où justement ce qui paraissait irréalisable se réalise. Ce qui, ce qui était certain euh, n'est plus certain et nous sommes entrés dans l'ère des incertitudes. Si nous prenons quelques exemples, regardez la chute du mur de Berlin, par exemple, quelques mois auparavant, on pouvait pas la prévoir. L'éclatement de l'Empire soviétique... Quelques mois avant, c'était considéré comme une utopie, comme quelque chose d'absolument irréalisable. Et si, euh, euh, il y a quelques décennies, nous parlions du fait, les Bahaïs parlaient du fait que, euh, d'ici la fin du 20e siècle, nous verrions une action de désarmement euh, total se faire sur la planète, qu'on ne garderait que des armes de défense. Bien entendu, on nous répliquait, c'est une utopie, regardez toutes les armes qu'il y a et tout, tout l'argent qu'on se fait avec ça. Quand on voit aujourd'hui les États-Unis et la Russie, côte à côte, euh, signer des accords... Pour euh, le désarmement nucléaire, on peut se dire que vraiment l'histoire nous donne des tas d'enseignements, euh, des enseignements sur le fait que euh, il faut en fait euh, une certaine, euh, oui il faut une certaine utopie, c'est vrai, un certain idéalisme, euh, je dirais plutôt une certaine vision du futur qui nous donne euh, une direction vers laquelle euh, aller. Et c'est ce que les écrits Bahá'í, les enseignements du Prophète Baha'u'lláh nous donnent. Une direction vers laquelle aller, aller avec beaucoup de courage, beaucoup d'audace, beaucoup de volonté. Il faut énormément de courage et de volonté parce qu'on va avoir en face de nous, bien sûr, la force des oppositions, la force des inerties. On va avoir devant nous des gens qui n'y croient pas. Et nous, nous devons être très fermes dans nos croyances pour nous dire que oui, Il est possible, avec notre volonté, avec notre audace, avec notre courage, de faire en sorte que le monde change et que nous, nous changions pour changer ce monde. Vous voyez, même le projet d'unification européenne était considéré au départ comme une utopie. Qui pouvait croire que des des frères ennemis comme l'Allemagne et la France allaient un jour euh, enterrer la hache de guerre, euh, enlever leur... Euh, réflexes de conflictualité, de guerre et devenir des partenaires à part entière pour bâtir ensemble un, un, un monde fait de paix, fait de coopération, quels que soient les conflits et quelles que soient les différences. C'est ce que l'histoire nous enseigne, c'est ce que euh, nous avons comme euh, projection pour le futur. Euh, nous voyons que au cours de ce 20e siècle, beaucoup de préjugés ont disparu des préjugés que l'on croyait euh, être quelque chose de naturel à l'être humain comme les préjugés de race comme les préjugés d'inégalité entre l'homme et la femme par exemple regardez tout le chemin parcouru en très peu de temps. an der Vorhauptzahlen Dissertationen zu behaischriften Ne croyez pas que la paix mondiale soit un idéal impossible à atteindre. Rien n'est impossible à la bienveillance de Dieu. Si de tout votre cœur vous souhaitez pratiquer l'amitié envers toutes les races de la terre, votre idée spirituelle et positive se propagera. Cette aspiration deviendra celle des autres et s'intensifiera de plus en plus jusqu'à toucher l'esprit de tous les hommes. Ne désespérez pas. Travaillez avec constance. La sincérité et l'amour vaincront la haine. Ne vous découragez pas. Dieu n'abandonne jamais ses enfants qui luttent, travaillent et prient. Qu'à votre cœur soit rempli du désir ardent de voir régner la tranquillité et l'harmonie dans ce monde en guerre.